Quelle est la récompense pour le jeûne 2. Le messager de Dieu a dit, quiconque jeûne un jour sur le chemin de Dieu, après Dieu et son visage du feu sept soixante-dix ans.